الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محداثاتها وكل محداثة بدعة on disait la foi passée, on parlait de la foi au destin. quand vous savez, la foi au destin, c'est quoi C'est un pilier, c'est un des piliers de la foi. C'est-à-dire que quiconque n'y croit pas n'a pas de foi. Il a annulé sa foi s'il dit moi je crois pas au destin. Vous avez dit que la foi au destin comprenait quatre points. On a parlé des quatre points on va juste réviser pour commencer le nouveau. Quels sont les quatre points qui ont un rapport avec la foi au destin Le premier point, c'est la science. Comme ça disent les savants. La science, c'est-à-dire croire que qu'Allah a connu toute chose de façon globale et détaillée dans un infini passé futur. Naam. Donc ce n'est pas comme certains sectes qui disent que Allah ne connaît pas la chose la chose jusqu'à ce qu'elle ait lieu ou bien d'autres qui disent Allah Ta'ala euh, connaît les choses mais pas dans les détails pas dans les détails mais el sunna wa el jamaa diznon Allah Ta'ala connaît la chose donc c'est plus infime détail mieux encore Allah Ta'ala connaît même la chose qui n'a pas d'yeux si elle avait eu lieu, comment qu'elle aurait eu lieu Vous comprenez la chose qui n'a pas lieu. par exemple je donne un exemple ici en algérie par exemple aujourd'hui il n'a pas plu Donc, Allah Ta'ala sait que si s'il avait pluie, comment que cette pluie tomberait, combien de gouttes et combien cela durait, est-ce qu'elle ferait du mal, ou ou ou, ou. Même la chose il n'a pas lieu, Allah Ta'ala connaissait des détails, si elle avait eu lieu, alors comment se fait-il des, des choses qui ont lieu Subhanallah l'azim, la deuxième des choses, deuxième point, l'écriture. C'est croire que Allah a écrit tout cela sur la tablette préservée. Quantesque 50000 ans avant avant d'avoir créé ce monde. Allah ta'ala a dit donc ne sais-tu pas que Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela et cela est pour Allah bien facile. Et dans le hadith authentique le messager Aliousselama a dit Allah a écrit la prédestination de toutes les choses 50000 avant qui ne crée des cieux et la terre. Donc le premier point, c'est la science, le deuxième point c'est l'écriture, que tout a été écrit. La troisième des choses, elle marche à la volonté. C'est-à-dire que il faut croire que toutes les choses créées n'ont existé que par la volonté d'Allah. Comprenez C'est pour ça que al-Sunna et al qu'est-ce qu'ils disent Ils disent "Masha'Allah kana wa ma lam yasha lam yakun". Ce que veut Allah Ta'ala soit, ou là, est. Et ce qu'il ne veut pas, n'est pas, ne soit pas, n'existe pas. Tout ce que Allah Ta'ala a voulu et veut, il faut qu'il soit. C'est lui qui commande. À lui revient la première et la dernière parole. Personne ne peut entraver une chose que Allah Ta'ala veut faire. Vous comprenez ni Ni... Personne ne peut faire une chose qu'Allah Ta'ala ne veut pas faire. Les deux, voilà. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde a eu lieu, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit du bien ou du mal, a eu lieu par la volonté d'Allah subhanahu azzawaj. Il n'a d'existence de, sur ce monde que ce qu'Allah Ta'ala a voulu. Et ce qu'il ne veut pas, il n'a pas d'existence. Mais là, J'ai bien insisté la fois passée, surtout pour les députantes qui ne savent pas que vouloir, vouloir, cela se divise en deux, vouloir d'une façon juridique et vouloir d'une façon universelle. Si Allah veut une chose d'une façon juridique, ça veut dire qu'il l'aime. Mais s'il la veut d'une façon universelle, ça n'implique pas automatiquement quoi son amour. Mais la différence entre les deux aussi, c'est que ce que Allah Ta'ala veut juridiquement et, religie et religieusement, il est possible qu'il n'est pas dieu Alors que ce que Allah Ta'ala veut universellement, ça a toujours lieu et ça existe. C'est pour cela que Allah Ta'ala veut des choses qu'il ne crée pas. Et il crée des choses qu'il n'aime pas. Comprenez, Allah Ta'ala aime des choses qu créées, qui n'a pas créé qui n'ont pas existé. Par exemple, il aime que Abou Jahl serait rentré dans la foi. Il aime que Hitler, par exemple, Adolf Hitler, il aime qu'il serait devenu musulman. Allah Ta'ala aime ça. Mais est-ce qu'il a écrit cette chose Est-ce qu'il a voulu cette chose Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu d'une volonté universelle. Sinon, elle, elle aurait eu lieu. Et le contraire. Allah Ta'ala aime des choses... Euh, veut, euh, bon, c'est le contraire. On a dit que Allah Ta'ala aime des choses et elles n'ont pas dieu. Et Allah Ta'ala fait exister des choses hein, qui qu'il n'aime pas. Créer des choses qu'il n'aime pas. Par exemple, Allah Ta'ala a créé le shaitan. Parce que Allah Ta'ala aime le shaitan. C'est son plus grand ennemi. Pourtant, il l'a créé. Allah Ta'ala a créé l'alcool, a créé les, les, les péchés, la zina. Tout ça, c'est créé par Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mais il les aime pas. Donc, il faut bien faire la différence entre la volonté universelle et la volonté juridique. De toute façon, ces choses-là, on en a parlé beaucoup. C'est juste une révision. Enfin, le quatrième point qui a rapport avec la création, c'est quoi Qui a avec qui a rapport avec le destin, c'est le khalq, la création. C'est-à-dire que toutes les choses existantes sont des créatures d'Allah. C'est pour ça que certaines personnes se trompent et disent par exemple, le bien c'est Allah Ta'ala qui l'a créé mais le mal c'est le شيطان En dit que c'est Allah qui a créé que c'est le شيطان qui a créé le mal tu as attesté qu'il y a donc deux créateurs il y a Allah pour le bien et شيطان pour pour le mal donc il n'y a pas un seul dieu on a deux un pour le mal un pour le bien un pour la lumière l'autre pour les ténèbres. un pour cette vie l'autre pour l'audelà un pour ceci un pour cela vous comprenez ça devient de la pure, la mécréance et associationnisme. Donc, qui a créé le mal Allah. Qui a créé toute chose Allah. Comme il a dit dans le Coran, le créateur de toute chose. Mais on revient toujours pour dire que ce n'est pas parce qu'il a créé une chose que ça veut dire qu'il l'aime. Il crée des choses qu'il n'aime pas. Et il aime des choses qu'il ne crée pas. Voilà. Le dogme de Ahl Sunna ou Jama'a. Vous voyez, aujourd'hui ce qu'on va voir, on va dire donc, tel que décrit ci-dessus, ne réfute en aucune façon que l'individu possède une volonté quant au choix de ses actes et une capacité à les réaliser. D'ailleurs, les textes religieux, tout comme la réalité des choses, en apportent la preuve évidente. On va donner maintenant des preuves que c'est pas parce qu'Allah Ta'ala a une volonté absolue, universelle et religieuse que ça veut dire que l'être humain n'a pas de volonté. Que l'être humain n'a pas de volonté. Taïeb, vous êtes avec moi, muslim. Je ne vois personne me suivre avec le 1 Alhamdoulilah. Voilà donc quelques quelques preuves. Allah Ta'ala a dit. Allah Ta'ala dit. « Que celui qui veut donc prenne refuge auprès de son Seigneur. » Surtel Naba, verset 39. Je répète le verset. « Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. » Celui qui veut là celui qui veut paradis, celui qui veut les délices, qu'il fasse quoi Qu'il prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Donc, Allah Ta'ala, s'il t'a demandé de prendre refuge auprès de ton Seigneur, que tu sais que tu peux prendre refuge sinon il te dit pas Prends refuge alors qu'il sait que tu ne sais, tu ne peux pas ça aurait été quoi ça aurait été année de la contradiction ça un autre verset Allah Ta'ala dit dans sorte bara la verst 223 allez à vos champs quand la comme et quand vous le voulez allez à vos champs allez à vos champs comme et quand vous le voulez les chants ici, c'est les femmes. C'est-à-dire, Allah Ta'ala parle de l'homme quand il veut s'accoupler avec son épouse. Allah Ta'ala lui dit, fais-le quand tu veux et de la manière dont tu veux. Car les juifs disaient que si l'homme venait de du côté du dos de la femme et que il s'accouplait avec elle, il un, un accouplement normal. Euh, ils ont dit que le bébé sortirait borni. Allah Ta'ala il a démontés. Il a dit aller à vos champs grand comme et quand vous voulez quand vous voulez ça veut dire que c'est possible de venir de par derrière le dos à condition que la chose se passe normal dans quoi dans la partie qui donne gagner le bébé dans la partie dans laquelle la femme accouche pas dans une autre partie c'est pour ça que la terre a dit allez à vos champs la dit à vos champs le champ, qu'est ce qu'il fait le champ, quand tu plantes quelque chose tu arros Ça donne une plante. La même chose, on te dit on va au champ, c'est-à-dire va dans la partie qui, si tu l'arroses avec ton eau, l'eau de, de l'homme, alors ça, ça donne quoi Ça donne une plante qui est le bébé. Hein? Pour ceux qui disent que donc Allah Ta'ala a permis Staghfirullah al-Sodom. Aoudoubidza, la'min shaitan rajim. Taïeb, Allah Ta'ala quand il a dit allez à vos champs. Donc, si je pouvais pas aller à mon champ. Comment Allah Ta'ala me dit va, va au champ. Donc, c'est une preuve que je peux faire ce que je veux. Quant à la capa capacité que je peux faire, la capacité, Allah Ta'ala a dit, « Et craignez, donc, Allah, autant que vous pouvez, et écoutez, et obéissez. » Regardez. « Craignez, Allah, subhanahu wa sallam, autant que vous pouvez. »« Naam, autant que vous pouvez. » Ça veut dire, si je pouvais pas, si je n'avais pas de capacité, comment Allah Ta'ala me demande de, de le craindre autant que je peux et il a dit, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah n'impose à aucune charge, à aucune âme, une charge supérieure à sa capacité. » soit al-Baqarah, verset 286. Donc, pour ceux et celles qui croient, qui croient que Allah Ta'ala nous a imposé en Islam quelque chose qui nous dépasse, comment, je « C'est trop, ça me dépasse, je peux pas, j'ai des pressions, c'est la police, c'est la prison, c'est ceci, cela. » On va dire que celui qui t'a dit qu'on a des, qu qu des moments pareils, on des, et on des circonstances pareilles dont tu es en train de parler toi, que tu es obligé de faire telle et telle chose, ça veut dire qu'il s'est trompé, c'est tout. Ça veut dire que tu n'as pas demandé à un savant. Si tu avais demandé à un savant, il t'aurait dit « Sah, c'est vrai, cette chose est obligatoire. » Yani, normalement et en général mais dans le cas où tu vis la situation où tu vis par exemple elle devient plus, plus obligatoire car, car tu es dans la contrainte et alhamdoulilah la personne se trouve dispensée de cette chose sans qu'elle ait fait des péchés sinon la personne va dire comment je peux faire une chose pareille alors que je ne peux pas etc et alors que Allah a dit il n'a posé à aucune âme une charge supérieure Donc, dit ça tu n'as pas demandé au savants tu avais demandé au savant, il t'aurait dit que pour toi, par exemple, dans, dans ta situation, telle et telle chose, par exemple, n'est pas obligatoire. Et donc, ce n'est plus une, une charge supérieure à ta capacité. Ça <rire> y maintenant, nous avons donné les déliles du Coran. On va donner des déliles de la réalité des choses. de Ce qui se passe entre nous, avec nous aussi, qui prouve que quoi Qu'on peut faire ce qu'on veut. Tout individu « Cheikh dit « Rahimallah »« Cheikh dit « Rahimallah »» Certes, tout individu possède une volonté et une capacité avec lesquelles il fait des choses et il délaisse d'autres. De plus, chaque individu fait bien la différence entre ce qui est le fruit de sa propre volonté, telle que la marche à pied, ou bien j'ajoute « Je dis moi » écrire quelque chose avec un stylo, manger quelque chose, et ce qui n'est pas la conséquence de sa propre volonté. Et des choses qui <coughs> viennent, c'est plus fort que nous. Il a dit comme les tremblements qui le prennent lorsqu'il est fivreux. Vous avez remarqué la différence La différence entre quand je prends un stylo et j'écris. Je veux écrire, j'écris. Je veux pas écrire, j'écris pas. Je veux écrire Allah, j'écris Allah. Je veux écrire ballon, j'écris ballon. Je suis libre, j'écris, j'écris pas. J'écris ce que je veux comprenez il y a une grande différence entre les gestes que je suis de faire je suis en train de faire maintenant et entre les tremblements qui me prennent quand j'ai la fièvre et je commence à trembler et mes dents commencent à trembler à grincer subhanallah alazim je peux pas me retenir est-ce que ça ça vient de moi ça vient ça vient pas de moi c'est pas moi qui l'ai voulu et l'écriture ça vient de qui ça vient de moi je je peux écrire je peux ne pas écrire donc il y a une grande différence entre écrire une chose et trembler lorsqu'on a la fièvre. nam <coughs> Cependant, la volonté et la capacité de l'individu ne se manifestent que par la volonté et la capacité d'Allah. Comme Allah a dit dans le Coran, « Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Écoutez bien ce qu'il a dit. « Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, Voilà. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah Ta'ala veut. Regardez ici combien qu'il y a de volonté. Pour celui d'entre vous qui veut, qui veut. Ici, qui qu'est ce qui veut C'est Allah ou là, celui d'entre vous Celui d'entre vous. Donc, Allah Ta'ala a montré ici que nous avons une volonté qui veut suivre le chemin. Mais vous ne pouvez, mais votre volonté, non? vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, mais votre volonté, dépend de la volonté d'Allah s.w.t c'est-à-dire si Allah Ta'ala veut moi je veux, je peux faire si Allah Ta'ala ne veut pas je ne peux pas, même si je veux Vous comprenez, même si je veux dans mon coeur faire une chose, et Allah Ta'ala ne veut pas cette chose n'aura pas lieu cette chose n'aura pas lieu, c'est impossible sinon on va dire quoi sinon on va dire que il se peut donc qu'il se passe sur ce monde des choses dont Allah Ta'ala dit pas grave c'est-à-dire il veut pas il veut pas qu'elle qu se passe et elle se passe comprenez donc Allah Ta'ala ça va do donner quoi ça va deux ça va donner يعني yani, trois euh, ça va donner deux grandes contradictions dans dans l'unicité de la seigneurie donc c'est Allah Ta'ala c'est plus lui le souverain c'est lui c'est plus lui qui régit ce monde c'est plus lui qui commande ce monde C'est plus lui, subhanallah l'adim, qui détient les reines. Il se passe des choses que Allah Ta'ala n'a pas voulu que ça se passe. Subhanallah l'adim, donc, la pluie va tomber toute seule, euh, X va tomber malade tout seul, X va mourir tout seul, l'autre, il va réussir, je ne sais pas quoi, tout seul, sans la volonté d'Allah. C'est impossible. C'est impossible. là C'est ça le dogme de Al-Sunnah ou Al-Jamah. Mais, on revient toujours à la règle. Mais ça veut pas dire que si certaines choses ont eu lieu et que Allah Ta'ala les a voulu, ça veut pas dire qu'il les a aimées. Car mon voisin, enfin mon voisin c'est un exemple là, c'est pas vrai. Mon voisin qui a été assassiné. Est-ce que il aurait pu être tué si Allah Ta'ala n'avait pas voulu Jamais, sinon il se serait passé dans ce monde des choses que Allah Ta'ala يعني yani, euh, c'est pas lui qui commande. Donc Allah Ta'ala par exemple soit assassiné. Il a voulu ça. Mais est-ce que Allah Ta'ala aime à aimer qu'il soit soit assassiné Il n'a pas aimé ça. S'il avait aimé, pourquoi il nous ordonne alors, nous, de de tuer celui qui a tué le mon voisin Lui-même, si on l'attrape, on doit le tuer. Et pourquoi il lui a dit que Yom Al-Qiyyama, il lui a préparé quoi Un enfer une grande colère l'attend. Pourquoi S'il avait fait quelque chose de bien. Comprenez Donc il se passe des choses que Allah Ta'ala veut mais qu'il n'aime pas veut, mais n'aime pas. Pourquoi il les veut et il les aime pas Pour des milliers de sagestes. On connaît certaines et on connaît pas d'autres. Et... Qu'est-ce qu'il dit ici De plus, de plus. Et voilà En effet, en effet tout l'univers appartient au royaume d'Allah. Et il ne peut y avoir dans son royaume une chose qui échappe à son savoir et à sa volonté. Est-ce qu'il se peut que Une chose se passe ici sans que Allah Ta'ala le sache. Pour nous, pour nous, oui, pour nous, quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un tout à l'heure, je vais faire ça, je vais rencontrer quelqu'un, il va me dire, tu ne sais pas ce qui s'est passé Je vais lui dire, non. Il me dire, hier, X est mort, hier, X est tombé, X, hier, s'est enrichi, X, hier, s'est marié, X, hier, a divorcé. Je savais pas, je lui ai dit. Mais Allah Ta'ala, est-ce qu'il se peut que quelque chose arrive dans, dans ce monde alors qu'il sache pas Allah Ta'ala ne sait pas ensuite, Une chose se passe, ensuite, les anges vont lui dire, voilà, il s'est passé c'est telle chose, il passé sait pas telle chose. C'est impossible, ça, c'est impossible. De plus, la foi au destin, telle que nous l'avons décrite auparavant, ne constitue en aucun cas un argument excluant l'individu de manquer à ses devoirs ou de commettre des péchés. Dans le cas où l'individu va faire des péchés, ensuite va invoquer cette excuse. Il va dire, c'est là qui a écrit, la ralb. Qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire, cet argument, où est-ce que tu viens d'avancer, est rejeté par de nombreux arguments. On va lui citer quelques arguments que je vais vous citer. Donc maintenant, on va parler de la personne qui, c'est-à-dire le contraire maintenant, la personne qui va faire des péchés. Ensuite, on va lui dire, pourquoi tu fais telle sur tel péché Elle va te dire, c'était écrit dans la table préservée il y a ans avant que Allah Ta'ala ne crée les cieux et la terre. Et la même chose pour la personne qui n'obéit pas à Allah. On lui dit, « Orte toi, Orte, pourquoi tu te voiles pas ?» Elle te dit, « Allah Ta'ala n'a pas encore écrit cette chose. Allah Ta'ala ne m'a pas encore guidé. S'il m'avait guidé, j'aurais obéi de force. » Donc, euh, faut attendre la ralb, ce pas de ma faute. Vous comprenez ?« ah, Pourquoi tu fais pas la salat encha uh, allah, allah. j'attends ma guide incha allah allah uh, uh, yehdini ma pas encore uh, yehdi incha uh, vous comprenez est-ce que ça c'est une excuse devant allah soubhanahu wa ta'ala demain ce ne sont pas des excuses vous pas si premièrement allah dit dans le coran ceux qui ont associé diront les associés écoutez les associés, les kofars, est-ce qu'ils vont dire Écoutez cette phrase. Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, ni nous, ni nos ancêtres. Vous avez entendu ce que disent les associés Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Allah Ta'ala dit, Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs des messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Notre rigueur ici, ça veut dire notre châtiment. Vous savez ce que dit, vous avez lu ce qu'on dit les associés Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés. C'est-à-dire, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait l'associationnisme. Ça veut dire, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait le shirk ça veut dire si Allah avait voulu nous n'aurions pas fait de péché donc toute personne qui dit qui fait un péché, elle va dire si Allah avait voulu, j'aurais pas fait le péché on lui dit tu as exactement dit comme disent les associas, associateurs il y a plus de différence maintenant entre toi et les mouchericons autour du prophète wa car comme ça parlait Abou Jal, Abou Lahab et la clique des coffards comme ça ils parlaient il disait si allah avait voulu nous n'aurions pas aussi Et allah galib c'est pas de notre faute allah a voulu donc c'était écrit on peut rien faire donc attention à faire cette gaffe de dire si allah avait voulu j'aurais pas fait cette chose il y a une exception que je citerai inchallah au moment voulu qui montre qu'on peut dire cette phrase seulement dans une, une situation inchallah taala rappelez-moi inchallah que je vous le dis c'est tout si c'est pas aujourd'hui mais la prochaine fois طيب c'est le premier, c'est le premier verset. Le second. Lorsque Allah a dit en tant que messager, annonciateur et avertisseur afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Sourate An-Nisa verset 165. En tant que messager, annonciateur et avertisseur un messager est nu pour les gens point d'argument devant Allah Allah est puissant et sage ce verset veut dire que Allah Ta'ala a envoyé les messagers qu'est-ce qu'ils font ils annoncent la bonne nouvelle, ils annoncent le paradis ils annoncent qu'il faut suivre le chemin d'Allah et avertissent les gens de l'enfer qui les attend s'ils ne le suivent pas et avertissent les gens, ceux qui font des péchés de la colère d'Allah qui les attend ensuite Allah Ta'ala a été clair et a dit, afin que après la venue des messagers inu c'est-à-dire il, eut, -à -dire il aura point d'arguments pour les gens devant Allah pour les gens ça veut dire que toute personne toute personne qui a vécu dans une dit ça qui a vécu dans un moment où il y avait un messager ça veut dire que cette personne ne pourra pas dire demain devant Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Ya'ani, excusez-moi. Ya Allah, c'était écrit que je vous adore que je vous adore pas. C'était écrit que je ne suis pas le vrai chemin. Excusez-moi. Pourquoi Parce que Allah Ta'ala a envoyé les, les messagers. Les messagers ont montré, annoncé et ont averti les gens. C'est pour ça que maintenant, Ya'ani, tu n'as plus d'argument. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète où il dit que Ya'ani, il dit que, je jure que Ya'ani, « Après m'avenir, que tout juif ou chrétien, qui entendra parler de moi, et ne me suivra pas, que quoi ?»« Que il se trouvera en enfer. »« Que il se trouvera en enfer. » Mais ce verset veut dire aussi quoi vous veut dire que la personne qui a vécu dans un moment où Allah Ta'ala n'a pas envoyé de messager, qu'elle est excusée. Ou bien une personne qui a vécu, par exemple, à un moment où il y a des messagers, mais très loin des messagers. C'est comme si de nos jours, quelqu'un va vivre en Amazon, par exemple, là, en Amazonie. Je ne sais pas s'il y a toujours les, donc, les cannibales, hein, donc s'il y en a toujours. Et si yani, ils n'ont aucune relation avec ce monde, le ne vivent qu'avec euh, les, les serpents, et les, les, les singes et les crocodiles, ceux-là, s'ils n'ont rien entendu et n'ont aucune relation avec les gens, cela ils seront excusés, ils seront quoi Et ils seront euh, testés, éprouvés, comme c'est dans le hadith sahih, les quatre personnes qui seront testées, le troisième, le troisième délil, le Bukhari muslim rapporte, d'après Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, que le prophète a dit, a dit, a chacun d'entre vous est réservé une place en enfer ou une place au paradis. à chacun d'entre vous, dame, est réservé une place en enfer ou une place au paradis. Ô envoyez d'Allah, ô envoyez d'Allah, dire les compagnons. Devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres Dame. Alors le prophète, lui, la parole d'Allah. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de monde son récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Subhanallah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a averti, il a dit aux sahabas qu'il n'y avait aucune personne qui n'avait déjà qui n'avait déjà sa place soit au paradis, en enfer. Là, c'est écrit. Vous savez ce que ça veut dire? C'est écrit. 50 000 ans. 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne crée des cieux la terre, il a écrit à toute personne, moi, toi, l'autre, sa place, soit au paradis, soit en enfer. Donc les compagnons ont dit, donc, Puisque tout ça c'est écrit, est-ce qu'on... C'est-à-dire, euh, restez comme ça, sans adorer l'autre. Puisque tout ça c'est écrit, c'est écrit. Pour qu quoi ça sert Maintenant, si Allah a écrit que je que ma place est au paradis, il va pas l'effacer. Ça veut dire, même si j'arrête la prière, ou là je suis au paradis. Et Allah a écrit que je vais aller en enfer, ma place est en enfer à quoi ça me sert maintenant de, de me fatiguer, de faire les ablutions et de, de faire la prière et de jeûner et deux et deux mais ça c'est une ambiguïté que pourrait dire quelqu'un le prophète qu'est-ce qu'il aura dit il leur a lu un verset il leur a lu un verset le verset qui dit celui qui donne et craint Allah Ta'ala et déclare véridique la plus belle récompose, nous lui ils faciliteront la voie au plus grand bonheur. Et l'autre, celui qui est avare, il se dispense, la doation de la vanite, c'est-à-dire, et traite de mensonge, la plus belle récompense, la voie à la plus grande difficulté. Donc vous avez remarqué qu'Allah Ta'ala a bien montré dans ces deux versets que quoi Que cela dépendait de la personne elle-même. Que si la personne craignait Allah donnait, faisait les bonnes œuvres, donnait euh, aux pauvres, aide les pauvres, etc. Et atteste, déclare véridique la plus belle récompense. Celui-là, Allah Ta'ala dit, nous allons lui faciliter la voie hein, qui le mène au plus grand bonheur, qui est quoi Qui est rencontré la ravie de toi et le paradis. Et une preuve, une autre preuve, que Allah Ta'ala dit, et compte à celui qui est avare, donc avare, donc il fait pas les bonnes actions, il donne pas l'hommage, bon صح اي فانيتا pas adorer Allah subhanahu le mensonge la plus belle récompense une part de jannah et dit ça c'est de la... c'est du mensonge ça tout ça c'est pas vrai n'am celui là que va lui faire Allah ta'ala il a dit nous allons lui faciliter la voie à quoi au bonheur la voie à la difficulté à la plus grande difficulté la voie à l'envers et et Allah Ta'ala a employé le mot Nous avons lui faciliter Vous avez remarqué Que Allah Ta'ala Comme il facilite Le chemin qui mène vers le paradis Il facilite pour d'autres aussi Le chemin qui mène vers l'envers Pourquoi C'est ce que tu veux toi Subhanallah l'adim Toi dans ton coeur Tu veux Allah Tu veux son paradis Tu veux ses délices Fass Allah Ta'ala te facilite, Allah Ta'ala aime que tu l'aimes, que, aime que tu aimes son paradis, Ça? aime qu'il qu y ait dans euh, dans ton cœur du bien. Et il a dit dans le Coran, si Allah Ta'ala sait du bien dans vos cœurs, il vous donne du bien, c'est un verset. Donc il te facilite, il a dit aussi dans un hadith authentique, euh, en marchant je viens vers toi en courant, tu t'avances vers moi d'un an, bon, m'avance vers toi d'un coup D. Tout le monde connaît ce hadith authentique, véridique, ça. Donc, et l'autre, le deuxième, qu'est-ce qu'il veut L'autre, le deuxième, il veut pas ce chemin. Il veut l'autre chemin. Le chemin du haram. chemin du shirk. chemin du coffre. Dès ceci, dès cela. Allah Ta'ala va, va lui faciliter. Tu aimes ça Khalas, je t'ouvre les portes. Je t'ouvre les portes et je laisse les chayatins. Les chayatins que je lis. Que je lis du verbe blié enfin, pour qu' il n'aille pas faire des problèmes bien aimés même cela je le rouvre les chaînes et je les laisse'âme contre vous du matin au soir avec vous lié à vous en train de vous faire des problèmes des me et de vous embellir ce monde et de vous embellir tous les péchés du monde jusqu'à ce que vous trouviez la grande difficulté qui vous attend demain quand vous allez me rencontrer vous n'avez pas remarqué comment les cophares comment la vie pour aller belle et facile et, et vite tout ce qu'ils veulent ils non vous l'avez pas remarqué vous l'avez remarqué la belle vie comme ils ils disent eux sont dans la belle vie ma la vie de de, de, de l'alcool et des dancing et des je ne sais pas quoi non, la belle vie ma sha Allah la vie <rire> facile hein? elle est facilité vite donc euh, le verset ma est très clair est très clair Quatrième, quatrième, euh, non, quatrième, attendez, non, quatrième argument, Allah Ta'ala a, <coughs> a ordonné des choses à l'individu et lui en a interdit d'autres. Il ne lui a imposé que ce qu'il peut. Craignez Allah autant que vous pouvez, on l'a dit. Donc si l'individu était contraint de faire quoi que ce soit, donc il aurait été chargé, de ce qu'il ne peut supporter et ceci est faux. C'est pourquoi lorsqu'un individu désobéit par ignorance, par oubli ou par contrainte, il ne lui est compté aucun péché car il est excusé. Vous avez remarqué Non. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas et que toute personne si elle fait des péchés ou désobéit parce qu'elle était ignorante, et elle savait pas ou bien elle a oublié ou bien on l'a forcée, cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, ne va pas quoi Ne va pas la châtier ni la punir. Le prophète, a dit dans un hadith authentique rapporté par Bnou Maja, authentifié par Cheikh Al-Bani, il a dit, certes, Allah a pardonné à ma communauté les péchés commis par erreur ou crainte. Allah a pardonné à ma communauté les péchés commis par erreur oubli ou contrainte ras un péché par ignorance elle no pas quoi elle n'ura pas de péché c'est à dire elle sera pas compté comme et péché mais elle risque d'avoir un péché euh, dans le sens <coughs> ce n'est pas parce qu'elle a fait le péché par ignorance mais parce que elle n'a pas yani elle a failli de devoir, c'est quoi le devoir le devoir de la quête de la science la quête de la science est une obligation pour tout musulman ça veut dire aussi pour tout musulman, et moi si j'ai fait ce péché par ignorance, ça veut dire j'avais pas demandé la science si j'avais demandé la science, j'aurais connu quelque chose c'est haram mais étant ignorance des faits donc j'aurais peut-être comme ça disent les savants le péché, de ne pas avoir demandé la science. Car on va nous poser aussi cette question. Que faisiez-vous de votre jeunesse? Qu'avez-vous fait de votre temps? Et comme ça. Non. Oui. Autre, autre argument. Nous constatons que l'individu dans sa vie quotidienne s'investit avec beaucoup d'opiniâtreté afin de concrétiser ce que ce que bon lui semble d'entreprendre. Dans ses affaires de tous les jours, il n'abandonne jamais ce qui lui est bénéfique pour ce qui lui serait nuisible en se justifiant par le destin. Est-ce que vous connaissez une personne qui, par exemple, a un commerce, a des sociétés, ou bien je ne sais pas quoi qu'elle gère, qu'elle gère, non? des usines, des, des, des fermes. Qu'est-ce qu'elle fait et Elle s'assoit à la maison et elle dit, moi, ce n'est pas la peine d'aller travailler, c'est pas la peine d'aller vérifier, c'est pas la peine de faire, ce euh, une... n'est pas la peine de gérer les sociétés. Je les laisse comme ça et c'est le destin. Si Allah a écrit que ça va marcher, ça va marcher. Si Allah a écrit que je vais devenir milliardaire, je vais le, le devenir. Est-ce que quelqu'un s'il faisait ça est ce qu'on dirait de lui que il est normal on va dire celui là le skin il est tombé malade nam faut le prendre chez le psychiatre ça alors pourquoi pourquoi donc renonce t il dans ces, dans ses affaires religieuses nam en se justifiant par le destin pourquoi les situations les deux situations ne sont elles pas du même ordre pourquoi quand il est d'argent, question d'argent, de société, de travail, etc., tu cours du matin au soir et tu dis pas, tu restes pas à la maison et tu dis, c'est le destin. Alors que dans les choses religieuses, tu ne fais rien, aucune aucun effort et tu dis, c'est le destin. Oh, c'est le destin, là écrit, ça arrive, c'est là. Pourquoi il a dit, pourquoi tu fais la différence entre les deux ensuite il a dit voilà un exemple qui va t'éclaircir ce qui a été cité auparavant si un individu si un individu se trouve en face de deux voies deux chemins le premier menant, menant à un pays plein de désordre meurtre, pillage attente à la pudeur peur, famine il un deuxième chemin qui mène vers un pays où règne l'ordre la sécurité totale la facilité de la vie le respect des individus de leur honneur et de leurs biens laquelle dit de voix la personne va-t-elle empreinte il a dit celui-ci empreindra certainement la seconde voie celle qui mène au pays au règne l'ordre et la sécurité et il est impossible qu'une personne raisonnable puisse emprunter la voie du pays où règne le désordre et la peur tout en se justifiant par le destin c'est impossible ça. il y a pas une personne qui va dire hadé ça ne fait rien moi je prends ce chemin où il y a la peur le la, la peur le désordre la corruption les lions, les serpents, les crocodiles, les, les jaguars, ça ne fait rien. C'est le destin. Si le destin a écrit que je vais pas mourir, je ne meurs pas. Je prends ce chemin. Et il laisse un chemin plein de sécurité, plein de policiers, plein d'âme, ou un ratifiant par le destin. Là, pourquoi dans cette vie, tu choisis le meilleur le meilleur chemin, et tu demandes, et tu téléphones aux gens, que connaissez-vous de ce chemin Est-ce qu'il mène à bon port est qu'il y a ceux-ci, ceux, ceux non. Tu fais toutes les recherches quand c'est cette dunia. Et quand c'est l'akhira, tu t'en fous. Tu prends n'importe quel chemin, même si c'est le chemin de la perdition, et tu dis, c'est le destin. De toute façon, c'est écrit. Si c'est écrit, c'est écrit. C'est le destin. Il a dit, voici un autre exemple. On remarque que l'or de l'administration d'un médicament à un malade. Celui-ci prend celui -ci prend le médicament même s'il ne le désire pas. De plus, on l'empêche de prendre la nourriture qui nuit à sa santé et celui-ci va abandonner cette nourriture même s'il a envie d'elle et même s'il l'aime. Ce sacrifice est réalisé dans l'espoir d'être guéri et de retrouver une bonne santé. Et il est impossible qu'il s'abstienne de prendre ses médicaments et de manger la nourriture néfaste à sa santé tout en se justifiant par le destin. Vous voyez La personne quand elle est malade elle prend des médicaments qu'elle n'aime pas, des médicaments amers, des médicaments qui te font, qui te font, qui te donnent, je ne c'est pas, même la fièvre, des médicaments qui font trembler, des médicaments qui, quand tu craches après avoir, les avoir pris, des médicaments vraiment qui, qui te donnent la nausée. Tu les prends et en plus, patiente ça ne fait rien. Alors là vient la question, pourquoi Tu prends ces médicaments et pourquoi tu délaisses les autres Pourquoi tu fais pas le contraire et tu dis c'est le destin Non, moi je mange, ça fait rien. C'est interdit, parce que vous voulez banal, moi je prends. Allez, c'est le destin. C'est écrit. Il faut prendre ce médicament, moi je le prends pas. Si Allah écrit que je vais vivre 100 ans, même sans médicament. Vous voyez, il n'y a pas une personne qui fait comme ça. C'est vrai. Le shiris dit, pourquoi donc l'individu désobéit aux oeuvres d'Allah et de son messager et pratique des oeuvres qu'Allah et son messager ont interdit en se, en se justifiant par le destin. Ceci est in, inadmissible et irraisonnable. Vous <coughs> autre chose par laquelle on va terminer. Si l'individu qui se justifie par le destin pour abandonner ses devoirs religieux et pratiquer des mauvaises oeuvres était par exemple attaqué une personne est attaquée volée, puis bafouée par une personne si cette personne donc justifie ses actes par le destin de façon semblable en disant ne me blâme pas mon hostilité envers toi était prédestinée par Allah Celui-ci n'accepterait jamais la justification de son agresseur. Vous comprenez Quelqu'un dans la rue va me sortir un couteau. Il va me le mettre sous la gorge. Il dire, donne-moi tout ton argent. Je lui donne ce que j'ai. Et ensuite, il te donne un coup de poids. Il te fait couler du sang de ton nez. Ensuite, si tu veux réagir ou là, imagine qu'il te dise, pourquoi tu fais tout ça il te dit C'est le destin. C'était écrit que j'allais te frapper, t'agresser, t'enlever ton argent et te faire couler du sang du nez. C'était écrit. Cinquante mille ans, avant de créer les cieux et la terre, c'était écrit que le sang allait couler de, de ton nez aujourd'hui, par une personne qui est moi. Oshbek, il te dit, Oshbek, tu es toi contre le destin. Tu veux pas y aller, obéir à, au destin de d'Allah Ta'ala. C'était écrit à cinquante mille ans. Est-ce que tu accepterais cette personne qui va te dire comme ça Ou là, une personne... Tu donnes une gifle. Tu acceptes que te dis c'est le destin, c'est écrit. Si c'était écrit, que tu, sois, que tu sois giflé aujourd'hui. Il faut accepter c'est le destin. Et il va ce cité Hadith du Boukhari, dans la création des cieux et des terres, tout était écrit sur la tablette préservée. Si tu vas dire cette gifle n'était pas écrite, tu es devenu kafir. Tu es devenu kafir. Tu as fait sortir quelque chose d'écrit de, de la de la tablette préservée. Et si tu dis si elle était écrite, va dire alors pourquoi tu te révoltes C'est pour ça qu'on rapporte, rapporte qu'Omar ibn al-Khattab .a. a ordonné une fois de couper la main à un voleur qui méritait cette sanction. Alors ce dernier a dit commandeur des croyants Omar attendez, si j'ai volé ce n'est que par le destin d'Allah. Vous comprenez oh Omar, Je vous rappelle une chose Omar ibn al-Khattab moi si j'ai volé alhamdulillah de voler car c'était écrit dans le destin d'Allah Omar lui ritourka sache que nous nous ne couperons pas main que par le destin d'Allah n'am alors sache toi le voleur hein, qui vient te justifier avec le par le, le, le destin sache que on va te couper la main seulement avec quoi seulement yani par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala le destin d'Allah azzawlu. On va lire vite trois choses. Donc la foi au destin procure de nombreux avantages aux croyants. Quand tu crois au destin, ça te procure de nombreux avantages. Le premier, le musulman compte sur Allah lors de ses actes, sans toutefois compter sur les moyens qu'il utilise. Car toute chose est prédestinée par Allah, subhanahu wa ta'ala wa Toute chose est prédestinée. Donc pourquoi je vais utiliser le haram dans quoi Dans mes actes. Pourquoi j'utilise le haram Est-ce que le haram va me mener, va me donner quelque chose que Allah Ta'ala n'avait pas écrite Vous comprenez Pour ceux qui donnent ceux qui font la corruption, etc. Tu donnes toi la corruption. Donnes de l'argent aux gens pour qu'ils te ils te donnent une chose. Tu ne sais pas que... En faisant ça, tu fais le haram En faisant le haram, tu rends la ta'ala en colère contre toi ou la ravi En colère. Et s'il est en colère contre toi, il va donner ça à dire la chose que qu'il n'avait pas écrite Subhanallah l'adam. Deuxièmement, l'individu, quand il euh, connaît bien le, la foi au destin et, et, et, et il y croit, l'individu ne s'enorgueille pas lorsqu'il réalise son objectif car sa réalisation n'est autre qu'un bienfait d'Allah qui se résume à la prédestination des moyens de bien et de réussite. Par contre, lorsqu'il se gonfle d'orgueil, il oublie de remercier Allah, c'est bien fait. Ça, quand je crois au destin. et Ça m'arrive quelque chose de bien, par exemple. Supposons j'ai eu, je ne sais pas, j'ai eu mon baccalauréat, par exemple. Non, si je crois au destin, qu'est-ce que je dis La première des choses, quand je vois le résultat, je fais une prosternation. Et je remercie Allah wa hein, de m'avoir gratifié en me donnant cette chose. Ça, c'est la première des choses. Ça, maintenant, le la personne qui ne croit pas au destin ou bien qui a une foi faible dans le destin, qu'est-ce qu'elle va dire Elle va dire, alhamdoulilah, je suis fort, je suis fort en mathématiques. C'est ma note de, de mathématiques qui, qui, a, qui a fait sorte que j'ai eu mon bac. Alhamdoulilah, je suis connu pour être quelqu'un de très intelligent, etc. Et il a oublié Allah ta'ala, il a oublié le pré la prédestination et le destin. Ça n'existe pas chez lui. Il a oublié. Il sait pas que 50 000 ans avant l'essieu de la terre, c'était écrit que tu es allé avoir ton bac. T'es l'année. Et la troisième des choses que procure la foi au destin, c'est que le musulman trouve la quiétude, la sérénité et le repos de son âme à travers la réalisation de son destin. Par conséquent, il ne s'inquiète pas lorsqu'il manque l'occasion de réaliser ses désirs ou lorsqu'il est touché par un malheur car tout cela n'a lieu que par le destin inéluctable d'Allah azzahouj'il, possesseur, possesseur des cieux et de la terre. Machallah. Surtout ce troisième point très important. Le musulman trouve le repos et la quiétude de son âme, de son cœur. Son cœur est apaisé quand il va penser au destin Lorsque quoi Surtout, s'il n'arrive pas à avoir une chose qu'il aimait beaucoup, ça fait longtemps qu'il court derrière une chose, il l'a pas eu, Nam, ou bien quoi Ou bien qu'il est touché par un malheur. Par un malheur, il sait que c'était écrit déjà il y a 50 ans. C'était écrit, c'est impossible qu'elle n'arrive pas à cette chose. Même si tu fais tout ton possible pour l'élucter, la repousser, la refouler, l'éloigner, cette chose va arriver. Si tu peux faire quelque chose, fais. Mais si tu peux pas, euh, si c'est des choses qu'on peut pas, tu n'as qu'à quoi Qu'à revenir vers le destin et dire comme ça dit le croyant quand il est dans un malheur, quand il est éprouvé, il pense vite au destin. Il dit subhanallah, ça fait 50 000 ans 50 000 ans, quand Avant les, les, la création des cieux de la terre. C'est-à-dire, à partir de maintenant, ça fait combien Ça fait des milliards d'années. C'était écrit que tel jour allait m'arriver tel malheur. C'est comme ça qu'il dit. N'am. Maintenant, je crois que la prochaine fois, maintenant reste, il euh, y a deux groupes qui se sont égarés au sujet du destin. Deux groupes se sont égarés au sujet du destin. <coughs> le, le premier groupe s'appelle Al-Jabriya. Le deuxième groupe s'appelle Al-Qadariya. Al Ces deux groupes, on va parler de B'idlata'ala bi dans le prochain cours pour montrer que les sunnahs sont au milieu. Al-Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent na que nous, on peut rien faire. Tout était écrit. Mais tout ce que tu fais comme péché c'est écrit si tu bois de l'alcool c'est pas de ta faute tu voles c'est pas de la faute ta faute tu mens c'est pas de ta faute tu pries pas c'est pas de ta faute pourquoi C'était écrit écrit 50000 ans avant la création des cieux de la terre ça c'est le premier groupe Djabria. deuxième groupe exactement l'opposé ceux qui disent que tout ce qui arrive c'est nous qui le faisons ça n'a jamais été écrit dans la tablette préservée que telle et telle chose à l'espace Tout ce que tu fais toi, ça vient tout ce que tu fais ça vient de toi. N'am, tout ce que tu fais ça vient de toi. Et Ahl Sunna wal Jamaa, les gens, yani eh, de de science et des ceux qui suivent les plus prédits sur ça sont toujours au milieu. N'am, ils sont toujours au milieu dans toute chose parmi le eh, entre le laxisme des uns et l'excessivité des autres. Toujours ils sont au milieu. Ils sont ni jibriya, ni qadarites. Mais ils sont au milieu. On laisse cette chose, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours et le dernier on se qui concerne les fondements de la foi, Inch'Allah Ta'ala. Subhanaklamo bihamdik. Shadu al-la ilaha illa'an. Si vous avez, Inch'Allah Ta'ala, les cinq premières questions, tafadlalou avant que je n'aille à Salat Laisha. T'fadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yadjusso, Inch'Allah, Cheikh. Est-ce que le son est clair Alhamdulillah Donc première question Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Par rapport à l'héritage J'aimerais savoir pourquoi les garçons Ont droit à deux parts et les filles à une part Si l'injustice est interdite Fiddin Barakallahu fikum Wa jazakumullah khayran sheikhana Amit fadda al-sheikh Je voulais juste faire une remarque Je Barakallahu fikhou sûrement que les questions tu les as et que tu en as beaucoup et charlaté comme je sais. saisessaye toujours dans la, dans la mesure du possible essayez toujours de commencer par les questions de chercher a une, dans tes questions, il a questions s'il y a des questions qui ont rapport avec le cours toujours comme ça femmes enfin, cherche des questions qui ont rapport par exemple avec le destin avec la Harda avec da, pour qu'il y ait un quoi toujours qu'il y ait toujours y a une, cette liaison entre le cours et les questions, si il n'y en a pas, je vais vous faire une Si vous le permettez, euh, je, je regarderai le, le temps que vous partez euh, euh, à la salat, parce que là, comme, comme vous dites, j'ai beaucoup de questions et je vais perdre beaucoup de temps. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps si je cherche maintenant. Donc la première question je la relis inshallah. Donc par rapport à l'héritage, j'aimerais savoir pourquoi les garçons ont droit à une à deux parts et les filles à une part. Si l'injustice est interdite de fiddin. Barakallahu fikoum, wajzakum Allahu Allahu khairan, cheikhana. عفوا. Question de Umaymara. Salam alaykoum. Pouvez-vous me dire qu'en est-il de la femme qui roule occasionnellement pour aller faire des courses Ou se rendre chez les parents Et pourriez-vous me dire où trouver des fatwas Question d'Ikhlas, de... Inch'Allah. Salamu alaykum, Chir. Quand Moussa, alayhi salam, a crevé l'œil à l'ange de la mort, quand il était venu, est-ce que cela veut dire que l'ange de la mort a des yeux ou qu'il se transforme en humain quand il vient chercher notre âme Question suivante. Question de Umar Abdiillah. as alaykum wa rahmatullah. Dans certaines familles, les personnes appellent leur belle-mère maman ou leur beau-père papa. Est-ce que cela est autorisé en islam Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le firdaous. as alaykum. Question de Bint bashir as alaykum. Une soeur demande. J'ai accouché J'ai accouché quelques jours avant le début du ramadan de l'année dernière. Je n'ai pas jeûné tout le mois car j'avais les lochis et en même temps j'allaitais mon bébé. Cependant, comment dois-je faire pour attraper ce mois Dois-je jeûner les jours manqués à cause des lochis Ou bien dois-je nourrir un pauvre car j'allaitais Quel jugement doit-on prendre ici les lochis ou bien l'allaitement Barakallahu fekoum <cười> Atfad al Après, je n'ai pas compris la deuxième, celle qui disait « femme qui roule Qu ». Qu'est-ce ça veut dire « femme qui roule » Ensuite, répète, elle dit la dernière, la cinquième. Répète la barque là-bas. En fait, cher, euh, celle, celle qui roule, c'est celle qui conduit en voiture. Donc elle me demandait en fait quel est le le jugement de la femme qui conduit occasionnellement.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 Quel jugement doit-on prendre ici, les louchis ou bien l'allaitement Barakallahu fikoum. Tfaḍḍal cheikh. Na'am. Voilà, je dis la ilaha Parce qu'il vient juste d'appeler ici, à salat al-isha. On se rencontre inchallah dans un quart d'heure. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donc, est-ce que je vous relis les, les questions ou alors que vous aviez pris les notes avant de partir T'afaddoner au chers. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Vous m'entendez, Inch'Allah Pour la personne qui avait qui avait demandé la fois passée sur l'expiation, et les enfants si pouvaient donner l'expiation à une personne qui n'était pas pu Je donne, Inch'Allah, une minute pour voir, pour que vous me rendiez la réponse, si elle est là, Non, si, la, si la personne est présente, la personne concernée, qu'elle me contacte en PV, Inch'Allah. Barakallahu Fikoum. En moins. De toute façon, moi, je réponds qu'elle soit là ou pas. Je lui dis, Inch'Allah, que c'est possible de les donner à des enfants à condition qu'ils soit quoi Qu'ils aient quitté la poitrine de leur mère. C'est-à-dire que maintenant, ils ne têtent plus. Non, mais... Ils mangent comme on mangerannée les les autres personnes dans ce cas puisqu'ils qu'ils en quatre c'est sûr que la c'est sûr que il ne tête dans ce cas dans'elle peut leur donner un moyen vous êtes là muslim. je devais aussi dire une chose mais là la rage j'ai oublié peut-être que en répondant à certaines questions ça va vaer donc on commence par euh, la personne qui a posé la question sur l'héritage qui avait dit pourquoi en islam le l'homme a le double de la femme le double pourquoi l'homme a le double de la femme dans l'héritage Ah, euh, je vais répondre à cette question en disant Celle qui a posé la question La personne qui a posé la question Ou bien C'est une kafira Ou bien c'est une musulmane Si c'est une kafira Je lui réponds par Deux réponses Si c'est une musulmane Je lui ajoute là, un, un troisième argument Donc deux arguments la personne est mécréante. Trois, ar trois arguments si la personne est musulmane. Si la personne est qu'elle Qu'est-ce qu'on va dire On va dire d'abord si l'islam a, a permis à l'homme d'avoir le droit, elle va gagner en demandant ce qu'elle veut. C'est pour ça que c'est permis en islam qu'elle demande qu'on dote 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 100 milliards. Ça dépend, est, comme j'ai dit, de sa volonté à elle. Et bien sûr, de la, de la capacité de l'ombre qu'il a. J'ai dit premièrement. Deuxième argument, c'est que ensuite, quand elle sera mariée, à part la dot qu'elle a, qui peut être des millions des milliards, Naam, elle va secouler la belle vie en restant dans la maison, comme la reine. Alors que lui, l'homme, il va être comme le valet. Du matin au soir, en train de courir, ça coupe. Si vous voulez, Inch'Allah Ta'ala, yani, je sais, Bonsoir, je reviens, on va voir. Sinon, on sort du salon. Je vais voir, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullah. Muslim, vous m'entendez Alhamdoulilah. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a des coupures ou il n'y en a pas Pour l'instant, il y a des coupures ou il n'y en a pas C'est la première question. Est-ce qu'il y a toujours des coupures ou il y en a pas un petit peu. Hein. Donc s'il y si en a un petit peu, c'est qu'il y en aura d'autres. Tant enfin, si on en a un petit peu, c'est que il en aura d'autres. Je crois que c'est euh, ça vient de l'absence, wallah ta'ala alam. Quand je me suis absenté de les 20 minutes car la euh, il reste comme ça stagner. je crois que ça marche pas wallah alam. Donc pour la première question Naam. Le premier argument, Mousseline, est-ce que vous l'avez bien entendu ou là, je dois répéter le premier argument. Vous l'avez bien entendu, c'est-à-dire compris ou là, c'est à c'est à redire. J'attends ta réponse, Mousseline. C'est compréhensible. Alhamdoulilah. Donc, euh, je vais encore parler. On va voir si c'est compréhensible ou pas Parce qu'on va aller. Et la reine non, je disais que... Donc, euh, le deuxième argument, c'est que la femme, quand elle se marie, elle reste à la maison. c'est pas comme euh, chez les autres, dans les autres religions, par exemple, dans le christianisme ou de là, je sais pas où, dans les autres sociétés, elle doit sortir pour travailler, ça Elle doit sortir pour gagner Manger le pain. Tandis qu'en islam, on lui dit non. Tu restes là, tu es comme une reine à la maison. Mais ton mari qui va courir du matin au soir pour te nourrir, pour te vêtir et pour subvenir à tous les besoins financiers. Tu ne payes rien, ni électricité, ni téléphone, ni eau, ni gaz, ni ascenseur, ni ni ni. Là, tout ça, c'est l'homme qui va les payer car ça rentre dans quoi Ça rentre dans 9 ça rentre dans ce qu'il doit dépenser pour sa femme. Donc si c' s'il va vivre avec elle 40 ou 50 ans avec toutes ces dépenses là' ça va donner combien Donc, On ait des millions et des millions beaucoup beaucoup plus que Yaannée si on va la comparer à preuve est-ce que tu vas croire que ce jugement d'Allah c'est une justice c'est une équité c'est la perfection ou bien tu as dans le coeur que c'est de l'injustice, c'est de l'iniquité c'est de l'inégalité c'est ceci, ceci là, et alors tu vas rentrer dans quoi tu vas rentrer dans des problèmes de aqidah et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère de toi yom al-qiyama voilà pour la première question, pour la deuxième pour la personne qui disait la femme qui roulait en voiture etc je ne connais pas comme ça quelque chose de clair qui interdise à la femme de rouler dans une voiture, c'est à dire de la conduire comme il lui était permis au temps du prophète de conduire un âne, un cheval et un chameau, il lui est permis aussi de conduire la voiture il n'y a pas de différence. Reste quoi Reste question de sécurité et d'insécurité. Maintenant, si elle prend la voiture, elle va rouler dans des endroits où c'est pas de sécurité, où il y a des forêts, il y a des, des endroits désertiques, etc., et elle risque d'être agressé ou bien quand elle tombe en panne, etc., ça, c'est autre chose. Nous, on parle du fait qu'elle conduisent C'est pour cela que, de préférence, si elle, elle sort de la ville, qu'elle ne soit pas seule, qu'elle ne soit pas seule dans la voiture. c'est n'est jamais ce qui peut arriver. Troisièmement, pour la personne <coughs> qui a parlé de l'ange, l'ange qui est venu, à Moussa a.s, à Moïse. Et que euh, Allah Ta'ala avait envoyé un ange, l'ange de la mort, bien sûr, pour qu'il prenne l'âme de Moussa a.s. Quand longe de la mort et rentré chez Moussa salam Moussa a.s l'a frappé d'un coup de poing et lui a crevé son oeil. Certains disent comment un ange, on peut le frapper, lui crever un oeil, etc. Comme disent qu'il comme disent les chiites et les raf, les rafa il disent il cite ce hadith ce hadith de l'ange de la mort qui a été qui a regardé ce qu'il y a dans le livre le plus vrai après le Coran chez les sunnites regardez ce qu'il y a dans sahih al-bukhari dans sahih al-bukhari un hadith qui dit que Moussa a crevé de l'ange de la mort qu'est-ce que c'est ce hadith donc ça prouve bien que sahih al-bukhari n'est pas tout à fait sahih Il y a des choses à l'intérieur qui ne sont pas vraies. Et nous, on répond, si vous dites ça, c'est que vous êtes ignorant C'est que vous ne connaissez rien encore dans la science du hadith, ni dans l'interprétation, le charah des hadiths. Les savants ont dit que l'ange de la mort est rentré chez Moussa, sous forme humaine. Sous forme humaine, il n'est pas rentré sous sa forme d'ange Avec quoi Avec les ailes, etc. On rentre un être humain. Et cet ange-là, lange ange la mort, quand il est rentré, il n'a pas demandé la permission à Moussa, alayhi salam. Et Moussa est connu, alayhi salam, que c'était quelqu'un... Non, il est rentré avec un être humain. Un être humain. Avec deux mains, deux yeux, deux bras comme nous. L'âme et Moussa alessalam avant qu'il ne sache que c'était peut-être même qu'il l'a pas su que c'était un ange de d'amour il a cru que c'était un homme qui est rentré chez lui et Moussa alessalam était connu que quoi c'était quelqu'un qui avait vraiment de la jalousie pour le din et n'am il était quelqu'un yani qui qui était vraiment yani qui aime changer le le, le monker il condamne le blâmable. c'est pour ça que vous avez vu yani comment qu'il a tiré son frère, son frère Haroun par la barbe. Et comment dans une autre histoire dans le Coran, il a frappé quelqu'un, d'un coup de poing, il est tombé mort l'autre. Vous connaissez cette histoire, non. Et que il a frappé un caillou. il a frappé le caillou, qui le, le rocher qui lui a pris ses vêtements. Il l'a frappé avec un battement avec un bâton. Donc vous voyez que Mosalam c'est du genre disons qu'il n'est pas calme quand ça, ça se concerne avec la lachéria quand il a lui a crevé son visage nam rappelez-vous que en islam c'est interdit à quelqu'un de rentrer chez c'est pour ça que le prophète Saallahlam une fois était dans la maison en train de disons de peigner si je puis dire ses cheveux Nam ensuite il a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui regardait de la serrure. Quelqu'un qui regardait de la serrure. Il a ouvert le, le, le, le la porte. Ensuite, il a dit à la personne, il a dit non, que si jamais je t'avais frappé avec une fourchette, je t'aurais crevé ton oeil. Non, si, ou, ou bien il a dit, si quelqu'un voit quelqu'un faire comme celui-là, il le frappe avec une fourchette, il lui crève crève son oeil en islam, non, on lui demande pas de donner j'ai intérêt, ni de réparer ni son oeil, ni c'est un péché celui qui qui regarde par le trou de la serrure qu'en est-il celui qui rentre chez toi, Moussa est assis et quelqu'un rentre chez lui il s'est énervé il a frappé d'un coup de poing il lui a crevé son oeil et comme j'ai dit, Moussa a.s était quelqu'un de très fort rappelez-vous quand euh, il a trouvé des gens naam <coughs> e euh, les, les deux filles aussi les, les, les bergères, euh, euh le pas des bergères, n'am les bergères, lorsqu'il a dit ma khatbu kuma la et que il a trouvé des gens qui quoi qui n'ont pas pu faire bouger faire bouger une dalle une dalle du puits pour que les gens Pour que les, les, les moutons soient abreuvés. Ils ont dit que il fallait 40, il fallait 40 personnes pour que Yannie pouvoir bouger cette dalle pour que les gens s'approchent. Et Moussa quand il était présent, qu'est-ce qu'il avait tous seul, il a quoi Il a bougé cette dalle. Le quand il a frappé le, le la horde, il lui a crevé son oeil et c'est L'ange de la mort, il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, comment ça, vous m'avez envoyé à quelqu'un qui vraiment n'aime pas la mort. Vous m'avez envoyé à quelqu'un qui vraiment n'aime pas la mort. Il ne viendra pas sous forme humaine. Mais c'est une exception qui soit envoyée sous forme humaine pour éprouver pour des capes précis comme Comme, et nous pourquoi on parle sur le monde de mousalam et ibrahim alam ibrahim il n'y a pas, pas des, des anges qui sont venus sous, chez lui sous forme humaine comme c'est cité dans le Coran il leur a quoi il leur a préparé un veau rotté il a fait rôtir un veau il leur a donné à manger ils n'ont pas mangé ce qu'il a insisté il a dit elle est au Vous ne mangez pas. Même les savants, on dit, c'est une sunna comme ça. Quelqu'un qui mange pas, c'est pas on dit, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. Ou là on dit, il n'a pas mangé. Ensuite, je vais le donner aux enfants. Donc, quand quelqu'un ne mange pas, vous ne mangez pas. Ensuite, quand il a vu que vraiment il voulait pas manger, il a compris quoi? Que c'était c'était pas des êtres humains, mais c'était des anges. C'étaient des anges qui sont venus chez Ibrahim. Bon, ce, ça, c'est en ce crever concerne crever l'œil. Pour euh, appeler quelqu'un, sa belle-mère, on l'appelle maman, son beau-papa, on l'appelle papa, il n'y a aucune interdiction à faire cela. Et tous ceux qui disent que ne s'est pas permis de dire papa à quelqu'un, ou la maman, tout cela n'ont pas compris les versets là non pas compris يعني yani, l'interdiction qu'Allah Ta'ala a dit ودعوهم لأبائهم والله Ta'ala a dit appelez-le appelez-les à son père ou là يعني ça veut pas dire que c'est interdit que je dise à quelqu'un qui est plus grand que moi et et ya baba ou la grand père ou la mon oncle ou la amie ou la خالتي en parlant d'une femme une femme parlant une femme Elle lui dit خالتي parce qu'elle est plus âgée est-ce que ça Ça veut dire que c'est la sœur de sa mère Jamais. Naam. D'ailleurs, il un même hadith où le prophète A.S. a dit « Yébna-Akhi ».« Yébna-Akhi », ça veut dire « le fils de mon frère, alors que ce n'est pas le fils de, de son frère. Au moins, il n'y a aucun aucune interdiction à dire cela. Ce qui est interdit, c'est quoi C'est que mon père, c'est X, et moi, je dis aux gens que Y, c'est mon père. Y, C'est mon père, c'est lui qui est né avec ma mère, ont été la cause de ma naissance. Elle a allaité son enfant, même si c'est pendant le ramadan, mais elle l'a allaité en situation de locher. Pour pouvoir expier l'âme, il faut que elle il faut l'allaite et qu'elle qu'elle ne gêne pas, à cause de l'enfant ou bien à cause d'elle-même parce qu'elle a, elle a peur. Elle a peur pour sa santé. Mais ce n'est pas parce que elle a les louchis ou là, elle a les monstrueux monstres. Non, il faut qu'elle soit pure. Ala Fadal pour les autres questions. Non, donc nous passons à la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le dars de ce soir, Nous avons appris qu'Allah a voulu des choses dans ce monde qu'il n'aime pas Vous avez ajouté, il y a des milliers de sagesses à cela Des sagesses que nous connaissons et d'autres que nous que nous ne connaissons pas Pourriez-vous s'il vous plaît Yashir détailler les sagesses que vous connaissez sur ce sujet Le fait qu'Allah a voulu des choses dans ce monde qu'il n'aime pas Barak al-Allah fait comme pour votre aide Question de Ubaïd. Que répondre à quelqu'un qui demande est-ce qu'Allah, est capable de créer un autre Allah Question de Oum Salam alaykoum cheikh, qu'Allah vous préserve. Ma question est en rapport avec le cours. Si je désire acheter quelque chose, mais que le vendeur refuse catégoriquement de me l'accorder. C'est qu'Allah ne m'a pas facilité cet achat, mais c'est pour pourtant le vendeur qui n'a pas voulu me vendre cette chose. Comment lier ces deux volontés, celle d'Allah et celle du vendeur Question suivante, Inch'Allah. Salam alaykoum ya la récompense et vous guérissez. Votre tout. Barakallahu pour votre darss de ce soir qui était très bien, machallah. Donc une soeur demande. Est-ce que l'épilation est une décision définitive Donc les poils ne pousse plus pendant plusieurs années et autorisée dans le cas du gynéne réel quand la femme n'arrive pas à s'épiler ou très difficilement douleur elle n'arrive pas à enlever tout surtout au niveau des cuisses et que cela la met mal à l'aise devant son mari et que la pu et que la pilosité en plus est forte donc une pilosité importante Barakallahu alaykoum, pour votre patience et votre temps en vous, cher, ainsi que les admins, qu'Allah vous élève en degré As-salamu alaykoum. At-tahoum. D'abord, je voudrais te dire que <coughs> j'ai pas bien compris la troisième question. Celle de euh, refuser de me vendre. Deuxièmement, je voudrais te dire que pour moi, quand je t'entends, il y a des coupures. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde, ou seulement chez moi. Mais moi, quand je t'entends, il y a des coupures. Fadlal. Naam, cher, je pense que c'est général. Allah, car que vous parlez, Également il y a des coupures Mais elles sont minimes Elles sont minimes euh, Achh ach, Mohamed Est-ce que les coupures euh, Elles sont aussi fréquentes que lorsque le chère parle Ou est-ce qu'il y en a plus quand je parle Est-ce que c'est pareil Non donc c'est pareil C'est la même chose Il n'y en a pas plus que lorsque je parle que lorsque le cher parle. Pas pareil, Allah. Donc, cher, la, la troisième question. Donc, la, la sœur dit, si je désire acheter quelque chose, mais que le vendeur refuse catégoriquement de me l'accorder. Elle dit donc c'est qu'Allah ne m'a pas facilité cet achat mais c'est pourtant le vendeur qui n'a pas voulu me vendre cette chose. Comment lier ces deux volontés Donc la volonté celle d'Allah, la volonté d'Allah et celle du vendeur. Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît cher barakallahu fikoum Tfaḍḍal cher. Attendez, je suis en train de euh, voir c'est quoi la première question. Bon, des choses. Ah, non. Ça y est. <coughs> Malice, si je vais répondre par des ordres, mais rappelez-moi encha'Allah ta'ala, rappelez-moi seulement si j'ai répondu à toutes les questions. Je commence par euh, l'épilation ah. certains parlent aussi de l'épilation par laser et n'oubliez pas que l'épilation ou bien se fait sur les poils que Allah wa a demandé d'enlever ou bien sur d'autres Pensez sur les poils que Allah wa a demandé d'enlever. Pourquoi il ne faut pas épiler au laser Car si on épile au laser, ça veut dire on n'aura plus jamais ces poils. Et si on n'aura plus jamais ces poils, ça veut dire que c'est en, en contradiction avec la sagesse de Allah, wa car Allah t'a donné des poils à certains endroits et tu as demandé de les enlever en faisant une adoration quand tu les enlèves. Car quand quelqu'un va s'épiler, au niveau de, par exemple des parties intimes ou des, des aisselles, ça veut dire que il est en train de faire cette chose pour Allah. Donc il a des hassanettes, il a des récompenses. S'il fait pas, il a aussi des péchés, ça. Donc maintenant toi, si tu vas t'épiler au laser, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas enlever cette adoration tu as barré, rayé une, ador une adoration de la liste des adorations. Et le contraire est vrai. Allah Ta'ala a donné certains poils et a dit qu'il faut les lèvement pour que lorsqu'on les enlève, on a quoi On a une adoration. Il y a d'autres poils, comme au niveau des cuisses, je parle pas par rapport à la femme, au niveau du type, il y Dans ces poils-là, il y a quoi Il y a une divergence entre les savants, entre ceux qui permettent de les enlever et ceux qui ne permettent pas de les enlever. Ceux qui ne permettent pas, comme chez l'Alban, qui dit que la femme n'a pas le droit d'enlever les poils au niveau de ses cuisses, ses antikibiales, qu'elle enlève seulement dans yani, l'endroit le, que vous connaissez, les essais Mais d'autres savants comme Cheikh bin Uthaymine et d'autres, Cheikh bin Uthaymine, permettent à la femme de s'épiler dans ces endroits. Permettre à la femme de s'épiler dans ces endroits. tas maintenant, non. Non. si on prend de l'avis de ceux-là, qui est un avis facile, Parce que si on prend de la vie d'Alban, il est vraiment difficile. Et ça devient, pour une femme, elle doit rester comme ça, avec ses poils, toute sa vie. Et ça, ça peut même, euh, comment on dit, repousser. Repousser son mari d'elle, si on prend avec cette vie. Et maintenant, si on prend avec la vie qui facilite, qui dit, la quidah. La différence entre Théoride et Aqidah. C'est quoi Dans Aqidah, il y a Théoride. Et dans Théoride, il n'y a pas obligatoirement Aqidah. Théoride, c'est l'unicité. L'unicité du Seigneur. Tandis qu'Aqidah, c'est plus global. C'est tout ce qui se passe, par exemple, après la mort, ce qu'il y a dans la tombe, ce qu'il y a le jour de la résurrection ce qu'il y a dans le bassin, ce qu'il y a dans le paradis qu'est-ce qu'il y a en enfer quest que quels sont les délices du paradis comme ça tout ça c'est aqida c'est yani, ce qu'on doit attester dans son cœur aqida à tawhid c'est seulement l'unicité je fais l'unicité d'Allah dans la seigneurie dans la qua dans les noms et attributs et dans la divinité Donc dans la aqida il y a le tawhid. Et dans le tawhid, il n'y a pas l'intérieur de la aqidah, même si le tawhid fait partie de la aqida. Maintenant pour euh, la personne qui dit hein, le vendeur hein, qui refuse de me vendre une chose. Comme d'un côté, on dit que Allah taala donc c'est pas c'est lui qui n'a pas voulu cette chose se passe, c'est comme ça qu'on l'a dit dans le cours, et comment, de l'autre côté, c'est pourtant le vent de qui m'a revu, car qui commande les cœurs C'est Allah Ta'ala, tous les cœurs sont entre deux doigts, de ses beaux doigts, comme a dit le prophète, ça, donc Allah Ta'ala, yani, <coughs> attendez, comment qu'on dit le mot là Il euh, yani yule, attendez, je cherche le mot yule, c'est pas il révèle, c'est il, euh, bon, je vais pas trouver maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala va faire de sorte que quoi Que ce vendeur n'accepte pas qu'il euh, qu te vende. Ah, ou bien, il Dit, il, va te, il va dire cette personne je ne lui vends pas ou bien non j'ai besoin de, de cette marchandise ou bien je veux je veux la vendre pas aujourd'hui la prochaine fois ou bien ou bien mille et une choses que Allah Ta'ala peut lui mettre dans le coeur pour qu'il ne te vende pas non donc il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de contradiction ce vendeur ne peut vendre que si Allah Ta'ala veut qu'il vende insufflé bon pas insufflé mais c'est pas c'est pas loin d'insuffler. Non, pas loin d'insufflé. Attendez, je vais marer quelques secondes pour voir si je peux trouver ça, une seconde. J'ai pas trouvé le va. Mais inchallah ta'ala d'ici la fin du cours, inchallah ta'ala je le trouverai. Non. On dit que Allah ta'ala, فهمت؟ fait quelque chose comme ça sur ton cœur en arabe on dit alhamani on dit alhamani ça pour que je fasse telle et telle chose c'est pas un souffle mais il y a un beau verbe, ma que j'ai l'habitude j'ai l'habitude d'employer mais mal les choses aujourd'hui pas trouvé donc ça rentre aussi dans quoi ça rentre aussi dans le cœur dans le cours Allah Ta'ala n'a pas voulu que je le trouve. n'a pas voulu, jusqu'à présent, que je le trouve. C'est ce Allah Ta'ala voudra, je vais le trouver. Taïeb, pour Na'am, pour la première question, il dit Allah Ta'ala veut des choses qu'il n'aime pas, et que j'avais dit qu'il y avait beaucoup de sagesse, est-ce je citer quelques sagesse. Inspiré. J'ai dit que l'Allah est d'un autre. Inspiré. Barakallahu fiql Allah a voulu que ce soit toi qui dise. Il n'a pas voulu que ça soit moi qui qu'il disent Là aussi, doit y avoir une sagesse. Il a voulu, exemple, ensuite, par exemple, euh, à cause de de son din par exemple à cause de son ami cause de sa barbe à cause de qu quelqu'un qui vient par derrière et lui c'est une sorte baraka Allahou fiya et vient quelqu'un par derrière et le poignard comme un peu ça c'est pas si en Allemagne, ça fait pas longtemps en arme ça ça fait pas longtemps une muhtajiba a été poignardée subhan Allah le à cause de quoi à cause de euh, son hijab ici je me trompe pas même elle a été poignardée je crois en plein tribunal est que Allah Ta'ala aime, aime que cette euh, cette soeur soit poignardée n'aime pas Allah Ta'ala n'aime pas ça il n'aime pas l'injustice Allah Ta'ala a voulu ça ou il n'a pas voulu a voulu s'il n'avait pas voulu est-ce que euh, cette chose aurait eu lieu donc euh, donc euh, donc sur euh, dans ce monde des choses peuvent avoir lieu sans que Allah Ta'ala ne veuille. Euh, ta طيب donc vous êtes d'accord avec moi que Allah Ta'ala a voulu est-ce que Allah Ta'ala a voulu cette euh, ce meurtre cet assassinat Allah Ta'ala l'a ta a voulu religieusement ça veut dire il l'a aimé ou bien il l'a voulu universellement c'est tout il l'a voulu universellement. Par exemple, je vous donne une seule sagesse. Une seule sagesse dans ce meurtre. Donc, l'autre va trouver 10, 20. Je vous donne une seule. C'est quoi C'est que cette sœur, quand elle a été assassinée, qu'est-ce qu'il l'attend maintenant le père Le paradis ou l'allons faire cette sœur C'est le paradis qui l'attend. Pourquoi Le hadith est clair et sahih. Quiconque est tué, est tué à cause de son din, il sera au paradis. Vous connaissez le hadith Quiconque est tué à cause de son din, il est au paradis. Donc, voilà l'une des sagesses. Elle meurt, mais je parle de la lardée. Si elle n'était pas morte, assassinée, elle peut-être que elle serait pas au Peut-être qu'un jours elle va pour et elle va devenir critique. Tout en sait-nous. Allah Ta'ala a voulu qu'elle meurt maintenant assassinée pour que, disons, garantir sa place au paradis. Elle meurt chahide. Chahide, qu ce qu'on appelle martyr. Est-ce qu'il y a d'autres sagesses Peut-être qu'il y en a. Une deuxième sagesse. Comme ça, hein? Les musulmans là, vont se révolter et s'agripper encore plus dans leur religion et détester encore plus leurs ennemis comme celui là qui a fait ça un juif un nazi qui a fait comme ça il est détesté encore plus toi qui avais un, un peu d'amour envers yani les nazis ou là tu vas dire ce sont à là ce sont vraiment les ennemis dans troisième sagesse aussi c'est que en entendant des choses pareilles qui sont dans ton cœur la jalousie car notre cœur nos cœurs s'ils n'entendent s'ils n'entendent pas des choses pareilles ne voient pas des choses pareilles etc., ils vont mourir soit voilà, ils vont dormir dormir les cœurs mourir mais il faut de temps en temps les réveiller par des choses qui des choses qu'on entend comme ça qui font mal <coughs> Si on va parler par exemple de on va parler de comment Allah a créé le شيطان il a voulu sa création alors que Allah Ta'ala n'aime pas le shaitan et il savait que c'est son plus grand ennemi et notre plus grand ennemi l'imam Ibn al-Qayyim a cité au moins 15 ou 20 15 ou 20 sagesses de la création du shaitan moi je me rappelle pas maintenant de tout ça mais je me rappelle d'une ou deux choses la première bah, car maintenant quand il y a shaitan donc ça devient une adoration que tu le maudisses une adoration que tu prends, tu le prennes comme ennemi une adoration ça devient de le combattre et dans tout ça tu as quoi tu as des hasanats donc il y a un autre c'est un autre chikma maintenant le shaitan c'est lui le sebeb pour ta rentrée au paradis quand il y a shaitan tu vas faire des douas tu vas faire des invocations à cause de lui s'il n'y avait pas shaitan Là, si tu es normal tu, tu marches y a rien. il y a rien mais tu es caché tant tu as peur on est on peur tu vas te préserver tu vas faire des doigts ya allah il va contre moi aoud billah min ash ceci cela tu vas avoir des hasanats pour entrer au paradis et comme dit aussi tu vas faire toi maintenant quoi le jihad de ton نفس Pour que le شيطان ce soit pas lui qui, qui qui triomphe sur toi il faut que tu triomphes sur le شيطان donc tous les efforts que tu vas faire pour triompher sur lui, Allah Ta'ala va te les compter comme des récompenses mashallah. regarde s'il y' avait pas Shaitan tu n'aurais pas eu toutes ces, ces récompenses par exemple là et enfin pour la question qui a dit c'est <coughs> une question que beaucoup de gens en a, posent ils te disent, puisque vous dites puisque vous dites que Allah Ta'ala est capable de tout il n'y a aucune exception aucune restriction Allah Ta'ala est capable de tout alors est-il capable de créer un autre Dieu comme lui ou alors supérieur à lui la réponse c'est quoi si tu vas dire non ils vont te dire donc Allah Ta'ala n'est pas capable de tout si tu vas dire oui ils vont te dire donc le nouveau, le nouveau Dieu qui va être créé et est égal, donc à celui-là vous dites qu'il qu'il n'a qu pas d'égal ou alors il est supérieur à lui faire mourir, faire mourir le premier on dit, staghfirullah, c'est quoi c'est quoi ce jeu de mots là c'est quoi cette cette philosophie on va, on va dire que la question en elle-même, à la base c'est une question tordue c'est une question qui, qui, qui, qui se contredit c'est une question qui se contredit à la base, pourquoi car Pour être Dieu, pour être Allah subhanahu wa ta'ala, il faut quoi C'est quoi la, la, la première, disons, la, la, le premier attribut, c'est quoi C'est que il n'a pas été créé. Ça, sinon c'est n'est pas un Dieu. Or, celui-là, le deuxième, si jamais Allah pouvait aller créer un autre, le deuxième il est créé, donc ce n'est pas un Dieu. Donc la question est fausse. Je pas dire que c'est un dieu puisqu'il a été créé. Et comme disait Al-Summa, ils disent, et si jamais ça venait à arriver, si on supposait comme ça, il juste pour parler, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, nous, alhamdoulilah, on adore le premier, on n'adore pas le deuxième. Nous, on adore le premier, on n'adore pas le deuxième. Pourquoi Car le premier a créé, et le deuxième a supposé qu'il va exister, il a été créé. Celui qui a été créé, moi, je l'adore pas. M'allahu ta'ala a l'am. A t'fadar pour les 5 horts. donc, cher, je vous rappelle qu'ici, il est minuit et que chez vous, les est 23 heures Comme vous nous aviez dit de, de vous le rappeler. Donc, on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, cher, de parler de Madalya Salikin. Vous aviez dit de, de vous le rappeler. Donc, question suivante la question d'Abu Ahmed. Ja, m'en t'invite. Bon, je commence par ce qu'a dit ce qu'a dit Ahmed Ahmed. Je viens de répondre à la sœur. Je crois qu'elle n'était pas présente avec nous. Je viens de lui répondre. Je lui dis que c'est possible de nourrir des enfants si quoi s'ils ont délaissé la poitrine de leur mère. Je pense qu'à 4 ans, en général, les enfants délaissent la poitrine de leur mère. Donc si ces enfants-là ont délaissé la poitrine de leur mère, ce c'est pas de problème, Inch'Allah, ils peuvent les nourrir. Et ce que je voulais dire par rapport à Madarit Salikin, c'est que ce livre en français qui s'appelle « Le Sentier des Itinérants ».« Le Sentier des Itinérants ». Je veux dire Si quelqu'un Peut envoyer ce livre J'ai besoin de ce livre Parce que ce livre Je veux vous l'enseigner Et il n'y pas en français Bien sûr ici en Algérie Je crois que On m'a dit qu'il comportait Trois tomes Donc si quelqu'un connait bien L'arabe et C'est que la traduction qu'il y a c'est exactement ce qu'il y a en arabe s'il l'envoie puisse Allah subhanahu faire euh, de cet envoi euh, <coughs> des hasanats qu'il va trouver quand euh, qu'il va trouver demain quand il va rencontrer Allah subhanahu mais si c'est juste un résumé mais ce n'est pas exactement ce qu'il y a dans medaris salik en arabe je lui dit barak Allahou c'est pas la paix inchallah ta'ala de l'envoyer n'a تفضل Non. Donc nous passons à question suivante. Une question de Abou Ahmad. Salam alaykoum. Salam alaykoum vous préserve. Est-ce qu'il y a une différence entre sa'a moi entendre, ta'a suivre et bay'a pour un gouverneur musulman peut-on dire qu'on pra qu pratique les deux premiers et laisser l'autre ou bien on doit regrouper les trois barakallahu fikoum question de sophia c'est non. non ça coupe beaucoup même lorsque vous parlez cheikh sa coupe ça coupe beaucoup une question d'abou ahmed je répète inshallah salam aleykoum cheikh Allah vous préserve. Il a dit trois tomes. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et moi entendre ta'a, suivre et baya'a pour un gouverneur musulman? Peut-on dire qu'on pratique les deux premiers et laisser l'autre ou bien on doit regrouper les trois? Malak l'ofekoum. Question de sofia Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah. Tous, chers et les administrateurs. J'ai des questions importantes sur la prière. Quand on lit une surat avec un verset de prosternation, doit-on se prosterner en pleine prière puis revenir à la position debout Peut-on faire des do'as sortis de versets de Coran dans sa salat. Et surtout, que faire quand on se trompe pendant la lecture d'une salat, pendant la salat, et qu'on ne se rappelle plus de celle-ci. Barakallahu fekoum. Ma question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une soeur de mon entourage Ne peut pas avoir d'enfant. Elle a 42 ans aujourd'hui et Inch'Allah, elle va elle va adopter un bébé d'une famille très pauvre en Algérie. La sœur habite en France et elle m'a demandé d'être la nourrice de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle qu amènera le bébé à mon domicile le matin et le récupérera en fin de journée. Cette sœur travaille près de chez moi et elle pourra venir s'occuper de, po de son petit pendant sa pause déjeuner. De A la fin de l'été, bi'idnillah. Je sais que les ulama recommandent aux musulmans de ne pas quitter leur pays, mais je me demande si je dois lui, fac lui faciliter en acceptant de prendre en charge le petit, car si je refuse, elle sera amenée à le confier en crèche. Chers, pouvez-vous me conseiller sur ce sujet Inch'Allah, Mubarak, Allahoufikum. En question suivante, Salamu alaykoum. Pour le temps que vous nous consacrez Une soeur me demande s'il est autorisé d'euthanasier Ça concerne un chien cher La question concerne un chien Une soeur me demande s'il est autorisé d'euthanasier De le faire tuer par un vétérinaire Le chien de ses parents Car ils ne veulent plus le garder Et en France Ils n'ont pas le droit d'abandonner le chien chien fait son chien fait part son, par... son chien fait partie de la catégorie 1, chien d''attaque donc les refuges ne veulent pas de ses chiens elle n'a pas le droit de le vendre non plus la seule solution qu'elle a trouvé c'est l'euthanasie à la base ses parents l'avaient pris pour garder leur maison donc cher si je peux juste me permettre à mis dans cette question Voilà, c'est bizarre que le refuge refuse car moi mon frère avait un chien et il un chien dangereux, un American Staff et il a pu le donner au refuge. Et quand il a quand il a pas pu s'occuper de ce chien, il a pu le donner au refuge. Donc c'est là même que la seule solution c'est l'euthanasie. Donc dernière question. Question de muslima 2010. Salam alaykoum. Pour tout ce que vous faites, qu'Allah vous récompense. J'aurais voulu savoir si le métier d'expert comptable est licite, sachant que les entreprises clientes, les entreprises clientelles pour lesquelles les bilans comptes de résultats sont faits prennent les intérêts. Fadal Shikr. Afoun, je n'ai pas compris... Celle de la prosternation et celle des de 42 ans, c'était à la nourrice. Parce que ça coupait aussi, comme je n'ai pas bien compris la cinquième, la dernière. Donc trois questions. Ah, monsieur, donc je répète, Inch'Allah. Mmh. J'ai des questions importantes sur la, la prière. Quand on lit une sourate avec un verset de prosternations, de prosternation, doit-on se prosterner en pleine prière puis revenir à la position debout Ensuite, donc elle dit, peut-on faire des doigts sorties de versets de Coran dans sa salat Donc Allahoula, Allahou a'na, je pense qu'elle elle veut dire est-ce qu'on peut Est ce qu'on peut lire des versets dans, dans les do'as que l'on fait durant la salat Je pense que c'est ce qu'elle veut dire Et elle dit Et surtout, que faire quand on se trompe pendant la lecture d'une salat pendant la salat et qu'on ne se rappelle plus de celle-ci Donc cher la ou Allah elle veut dire si c'est si par exemple on avait l'intention de, de lire une, une certaine salat et en plein en pleine récitation on se rappelle plus de, de cette salat Que doit-on faire Donc après vous m'avez dit la, la personne de 42 ans. Donc une soeur de mon entourage ne peut pas avoir d'enfant. Elle a 42 ans aujourd'hui et Inch'Allah elle va adopter un bébé. D'une soeur habite en France et elle m'a demandé d'être la nourrice de l'enfant. C'est à dire qu'elle amènera le bébé à mon domicile le matin et le récupérera en fin de journée. Cette soeur tra travaille près de chez moi et elle pourra venir s'occuper so de son petit pendant sa pause déjeuner de 2h30. Elle est très décidée et prévoit de ramener l'enfant à la fin de l'été. Je sais que les ulamas recommandent aux musulmans de ne pas quitter leur pays. Mais je me demande si je dois lui faciliter en acceptant de prendre en charge le petit. Car si je refuse, elle sera amenée à le confier en crèche. Donc là, elle veut dire chez le koufa. Et donc la dernière... Donc la dernière, elle demandait si le métier d'expert-comptable est licite. Et elle dit sachant que les entreprises, nos clientes, elles sont clients de si un expert-comptable si si, si si ces entreprises sont des clients pour nous. Donc elles, elles peuvent être amenées à, à utiliser les intérêts, elles prennent des intérêts à riba et cetera. Donc elle demande si pour nous c'est licite d'avoir des clients des clients qui font riba. Je vais poser une question pour savoir si on a compris la même chose. Celle qui parlait de, de la nourrice, etc. Est-ce que moi j'ai compris il y a une femme qui est en France et il y a une autre qui va faire quoi Cette autre va ramener un enfant d'Algérie. Un bébé, ou un enfant d'Algérie. Et va le, donner, va le donner chez celle-là celle, celle -là qui pose la question, qui dit, est-ce que je peux lui garder le bébé qu'elle va ramener d'Algérie, d'une femme pauvre. Car si je lui garde pas, elle va le donner à une crèche. Est-ce que c'est comme ça? Donc en fait, chère la sœur qui va garder l'enfant, ce sera juste la journée. mais C'est la nourrice. La femme nous ramène le matin et elle vient le récupérer le soir. Tu ne m'as pas compris, Mousslim. Est-ce que, est-ce que, il y a une sœur qui est en France et il y a une deuxième femme qui va ramener un bébé d'Algérie pour, pour le donner à cette sœur qui va le garder Ensuite, la sœur pose la question. à Elle dit, eh Annie, c'est pas ça. Alors, je pas compris. Dis-moi, qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement de Fadda? Non, mes Pour faire simple, on va prendre un exemple, Inch'Allah. Donc, ma soeur, et ma soeur, ma soeur a 42 ans et elle ne peut pas avoir d'enfants d'enfant. Ma soeur va, va aller en Algérie pour adopter un, un bébé. Donc, euh, c'est le bébé, elle a déjà fait le Elle s'est déjà renseignée, c'est le bébé d'une famille qui est pauvre en Algérie. Donc ma soeur, elle va aller en Algérie, elle va chercher le bébé, elle va revenir en France. Mais ma soeur, elle, ma, ma soeur travaille, donc la journée, il faut bien que quelqu'un s'occupe du, du bébé. Donc elle va le donner à une nourrice. Et en fait, c'est cette nourrice-là qui pose la question. La nourrice. Est-ce que vous avez compris, cher Fadal, Inch'Allah, cher. Non, si j'ai compris donc son problème elle a peur qu'elle soit la cause c'est ça elle va dire donc à cause de moi parce que parce que je vais lui garder ce bébé que donc elle va ramener ce bébé d'algérie voilà ouais, c'est ce que j'ai compris, comprismos pour la première question avec un gouverneur musulman on doit faire yani, El -Beya. El -Beya, l bé ça s'appelle l'allégeance et que quiconque, comme a dit le prophète Hashanam, quiconque meurt quand il y, a, il, y a un, il y a un gouverneur musulman meurt sans lui faire la béat il, il a dit il meurt il meurt une mort de djehiliya une mort de ben, comme la mort qui qui, qui, a, qui a eu lieu avant l'islam et maintenant quand on a fait, fait l'allégeance au gouverneur Rentre dans l'allégeance que s'il nous ordonne quelque chose, on doit lui obéir. On doit l'entendre, l'écouter, l'obéir. Sauf s'il nous a ordonné quelque chose de haram. Si le gouverneur musulman te dit « Bois de l'alcool », tu lui dis « Non, je n'obéis qu au qu'Allah, je ne bois pas l'alcool ». Si le gouverneur musulman te dit « Il faut aller au djihad », tu lui dis « D'accord, je vais au djihad ». Parce que vous m'avez ordonné quelque chose qui ne contre, contredit pas avec l'islam. Encore quelque chose qui est demandé par l'islam. Et comme ça. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Pour la deuxième personne qui a parlé de se prosterner. Naam, quand je suis en train de lire debout ensuite, je passe sur un verset, je lis un verset, où il y a la prosternation. Je me prosterne, et qu'est-ce que je lis dans la prosternation Je lis la doua de la prosternation il y a deux ou trois douas de la prosternation comme celle qui dit euh, en français yani sitato <coughs> ya allah que je me suis prosterné c'est yani, une doua c'est do longue moi je connais la deuxième qui dit allahumma اكتب لي بها عندك اجرا وضعني بها عني وزرا واجعل هذه عندك ذخرا وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوود Moi, je dis, par exemple, cette prosternation, je suis pas obligé de dire toutes les prosternations. Non. Ensuite, je reviens à la position sur laquelle j'étais. J'étais debout, je reviens debout et je continue à dire. Et bien sûr, la prosternation que je viens de faire n'est pas obligatoire. Si je l'ai faite, si je, le, je la fais, j'ai des récompenses. Si je la fais pas, je n'ai pas de péché. Donc, cela revient à moi, je suis libre. Je veux la faire, je la fais. Je veux pas la faire, je la fais pas. Ensuite, est-ce que, quand je vais descendre pour faire la prosternation, est-ce que je dis « Allah Akbar » et quand je remonte, je dis « Allah ou Akbar » ou je dis pas Il y a une quoi Il y a, comment on dit ça Il y a une divergence entre les savants. Certains disent, comme Cheikh Al-Bani, qu'on fait la prosternation, Sans dire Allahu Akbar. Ensuite, quand on remonte, aussi sans dire Allahu Akbar. Et d'autres avis qui disent on dit Allahu Akbar quand on monte et on dit quand on descend. Non. Ceux-là, ces savants-là, se sont basés sur le hadith du prophète qui dit quoi Qui dit que euh, le prophète disait Allahu Akbar dans chaque descente et chaque levée. Chaque fois qu'il descendait, il disait « Akbar ». Chaque fois qu'il se levait, il disait « Allah Akbar ». Et ici, en faisant la pros prosternation, il est descendu. Donc, on reste dans la généralité, la globalité, qui dit que le prophète A.S., à chaque fois qu'il se prosternait, il disait « Akbar ». À chaque fois qu'il se relevait, il disait « Allah Akbar ». Donc, on dit. Et certains avis, comme Sheikh bin Al-Utayman, rahimahullah, il dit que, par exemple, quand on est en train de lire le Coran, s'il y a une prosternation... On dit Allahu Akbar seulement quand on descend. Et quand on se relève, on dit on dit Allahu Akbar. Mais je pense, Allah, que si quelqu'un prenait de la vie d'eux, on dit Allahu quand on descend, et quand on remonte aussi, surtout surtout si on est dans une mosquée qu'on guide les gens. Imaginez qu'on soit dans la mosquée, on guide les gens, on prend de la vie de Cheikh Al-Albain rahimahullah, qu'on dit pas Allahu Akbar. Ensuite, ceux qui sont dans le premier étage où il les soeurs qui sont derrière le voile syrah, elles savent pas du tout que quoi Qu'on est en prosterné. Il y a un silence. Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, il se relève l'imam et il continue à lire. Donc, la prosternation, elles vont pas la faire du tout. Pourquoi Parce que elles n'ont pas entendu Allah Okbar. Femme. Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, elle a posé la question sur la lecture. Je suis en train de lire le Coran. Supposons, par exemple, je suis en train de dire « Sorte le naba ». C'est un exemple. « Amma yata sa'adun al-naba il-azim alladhin a-fi mokhtarifun kella sa'alamun, kella sa'alamun » J'ai oublié. J'ai oublié la suite. Qu'est-ce que je peux faire Je choisis entre deux choses. La première la plus facile, c'est quoi C'est de m'incliner. J'abandonne et je m'incline. Le prophète, le disait une fois le Coran ensuite il a toussé il a toussé. Ensuite, ce qu'est-ce qu'il a fait n'a pas continué. Il s'est incliné. C'est incliné. Donc, je peux abandonner. Personne ne m'oblige à continuer ma soirate. Sauf si c'est le Fatiha. C'est le Fatiha, je dois la continuer. Maintenant, ce n'est plus le Fatiha. C'est quelque chose de facultatif. Je suis pas obligé de continuer ma soirate. Je n'ai pas trouvé la suite. Je m'incline et ensuite, je me prostère. Ou bien, une deuxième solution, c'est quoi C'est de sortir de cette soirate et de commencer une nouvelle que je connais bien. Une nouvelle, Sorat, que je connais bien. Pour... Euh, <coughs> attendez. Nam. Je réponds euh, sans suivre le, le classement. Pour le chien et l'euthanasie, Nam, je pense que, comment dit le frère Je pense qu'un chien, Yanni, qui, qui est dressé pour l'attaque, etc., ce chien on le prend bi'idhnillah ta'ala que ce chien on le prend bi'idhnillah ta'ala n'am reste l'euthanasie si c'est la dernière solution on peut la faire si on a essayé il n'y a plus de moyens maintenant si on va le jeter dehors qu'est-ce qui va se passer il va se passer que il yani il va mordre des gens, etc. Donc, il ne reste plus que la, solu la solution de l'euthanasie. Sinon, on, premièrement, on se renseigne bien, deuxièmement, on cherche des gens, c'est sûr qu'il des gens qui ont des vies là, etc., et qui voudraient garder ce chien. Qui voudrait garder ce chien car, en Europe, le chien, un chien pareil, ça s'achète. Alors, comment fait il maintenant On le donne. Il y a un espalala gratuitement et les gens ne le prennent pas. nam Enfin, pour la question 2, de... qu'est-ce que dit ici Eh, non, il y deux questions. Pour l'expert comptable, l'expert comptable, si je vais dans une société et on me dit, Yannick, de faire des calculs, etc., parce que c'est mon travail. Tant que je ne sais pas quels sont les calculs que je suis en train de faire, etc., non, je reste dans quoi Je reste dans cette Cette ignorance c'est pas la peine de demander c'est yani quelle société etc etc mais maintenant si c'est une société connue spécialement qui travailleannée yani, dans les intérêts, cette société je dois l'éviter au maximum pour ne pas l'aider la, à faire et yani, le Haram elle, elle a fait le haam en faisant et yani, l'usure maintenant moi je vais l'aider en nous faisant des calculs dans ce cas. Je travaille pas avec une société pareil et j'essaie de craindre l' au maximum car certains certains savants etannée ont fait la différence on fait la différence entre entrenie la chose avant qu'elle n'existe et la chose après avoir eu lieu on fait la différence on dit que Maintenant que la chose déjà a lieu, je ne suis pas donc en faisant les calculs, je ne suis pas en train de faire les calculs yani, pour l'aider à ce qu'il fasse l'usure, etc. Mais il a déjà fait, ça s'appelle « l'ouaka ». Ça, c'est la réalité. Je suis en train de lui conter yani, la réalité. Certains ont dit que c'était permis en ce sens. En ce sens que maintenant, c'est pas cette personne m'a dit « Viens, je vais faire l'usure » vient venir yani, attester ou faire des calculs. Mais ils ont dit que maintenant, cette chose s'est passée, maintenant je suis en train de faire des calculs sur une réalité qui, qui s'est passée. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, c'est ce dit dans la prosternation. Enfin, pour, cette femme va ramener quelqu'un d'Algérie et l'autre, elle s'est c'est haram de ramener quelqu'un vers un pays de coffre. Au contraire, on ramène quelqu'un du pays de coffre vers un pays musulman. Mais, maintenant, comment qu'elle va faire avec elle Est-ce qu'elle va lui garder ce bébé ou pas Je lui dis, et l'autre est plus savant, je lui dis, toi, toi, il Yannick, comment qu'on dit le mot, attendez le mot, je cherche le mot, ne mot, le toi aèche ne lui donne pas un ne lui promet pas dès maintenant Ne lui dis pas d'accord va ramener être le bébé et c'est moi qui va euh, ya yani je vais être ça ça nous ça nourrice non. car sinon tu vas l'aider à ce qu'elle fasse cette chose mais Fais comme si de rien n'était et laisse là et voit si dans tous les cas elle a ramené le bébé خلاص هي لا alors dans ce cas propose-lui au lieu qu'elle le mette dans la crèche et des cofar qui soit chez toi entre يعني des mains d'une musulmane bi inna tu vois la différence si elle elle va chercher le bébé ce n'est pas à cause de toi tu l'as pas poussé tu l'as pas encouragé tu lui as pas dit va chercher le bébé je vais te le garder mais n'aum tu t'es pas proposé du tout mais laisse-la يعني toute seule si elle va ramener le bébé classe, c'est trop tard il est là, et que tu as tu que elle l'a ramené sans ta proposition et qu'elle va le mettre chez les koffars alors dis-lui yani, je peux te le prendre yani, et te le euh, yani, être sa nourrice bi idlna subhanahu alayhi wa jal on va arrêter ici il se fait un peu tard chez moi on va se rencontrer incha'Allah ta'ala dans le prochain cours ou bien euh, pour euh, ceux qui assistent avec nous le, le, le dimanche dans euh, le cours de l'Angleterre Allah subhanahu wa ta'ala Justement le cours il n'est plus lundi non, non lundi il n'est plus lundi justement il n'est plus lundi il est ou bien demain mardi ou bien comme la fois passée mercredi non mais n'est plus lundi car lundi ils ont dit que il jeunait ils ont dit que il et l'année il pouvait pas euh, assister il serait pas nombreux Allah tout ala alhamdika wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa rahmatoullahi wa barakatouh